13h55 à Nairobi et 12h55 à Bujumbura. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 13 septembre 2022. Donc voici d'abord le sommaire. Le président de la République du Burundi en même temps président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu tout ce mardi matin à Nairobi au Kenya où, prendre, où va prendre part aux cérémonie d'investiture du président élu William Ruto. Entre temps, plusieurs personnes ont été blessées ce mardi matin après qu'une foule a essayé de foncer l'entrée du stade de Nairobi où le nouveau président doit prêter serment. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique appelle les gouverneurs des provinces, les administrateurs et les agents de sécurité publique à travailler pour l'intérêt général de la nation. C'était ce mardi au cours de la remise aux reprises avec son prédécesseur dernièrement nommé Premier ministre du gouvernement. Et la chronique santé de ce mardi va axer sur le cancer du col de l'utérus qui est une maladie transmissible lors des rapports sexuels non protégés. Bienvenue à cette édition. Captez Issa écoutez La Différence. Le président de la République du Burundi en même temps président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est s'est rendu tôt ce mardi matin à Nairobi au Kenya et va rester va prendre part aux cérémonies d'investiture du président élu William Ruto. Entre temps, plusieurs personnes ont été blessées ce mardi même après qu'une foule a essayé de foncer l'entrée du stade de Nairobi où le nouveau président doit prêter serment selon les médias locaux. Des centaines de personnes ont tenté d'escalader les grilles qui entourent le stade de Kassarani Un complexe de 60 000 places est rempli dès l'aube. Selon la constitution, le, la prestation de serment qui doit avoir lieu avant 13h-11h heures, heures, temps universel intervient cinq semaines après l'élection du 9 août qui a vu le vice-président William Ruto l'emporter de seulement 233 000 voix sur Raira Odinga. Figure euh, historique de l'opposition au Kenyan. Parlons éducation à présent... L'Organisation Action Nationale pour le redressement et la promotion de l'éducation burundi salue l'engagement du gouvernement burundais sur le plan pédagogique au niveau des établissements publics que privés dans un communiqué sorti au lendemain de la rentrée scolaire 2022-2023. Louis Nukumana, représentant légal de cette organisation, déplore toutefois que le côté social est dans les établissements privés a été laissé au sort de leur propriétaire et demandé au gouvernement d'intervenir dans ce secteur civil. À travers ce communiqué de presse, nous avons voulu montrer notre satisfaction par rapport à l'engagement ferme du ministère de l'éducation du gouvernement du Burundi pour soutenir l'éducation, accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de rehausser, redresser, promouvoir l'éducation au Burundi. Et nous disons que le côté pédagogique a été exploité dans la parité par rapport au fonctionnement de l'école publique et l'école privée. Mais nous disons que, euh, finalement, le gouvernement du Burundi, via son ministère de l'Éducation, n'apporte pas un soutien égal sur le plan euh, social. Les établissements privés dans lesquels nous sommes, nous souffrons vraiment dans la majorité des écoles privées. Je dois vous dire que l'espoir d'avoir un chez-soi vraiment est un rêve. Et que si je qualifierais d'utopie. Et deux, je dois vous dire que La sécurité sociale, au niveau des écoles privées, dans la majorité des écoles privées, vraiment, c'est quelque chose qui n'améliore pas. Il y a peu d'écoles qui euh, cotisent à l'INSS pour les fonctionnaires. Et quand bien même il y en a, il y a des gens qui font des, des magouilles, qui prennent le salaire d'un fonctionnaire et qui divisent par trois, par quatre. À côté de cela, si je dois toujours aborder sur le volet social... Il y a la fragilité des contrats. Des fonctionnaires, des travailleurs dans le système école privée sont jetés dans les rues, comme le gestionnaire de l'école veut. L'actualité continue sur Isanganiro. Les autorités administratives, à commencer par les gouverneurs, les administrateurs, sans oublier les agents de la sécurité, sont appelés à travailler pour l'intérêt de la population. Appel lancé par le ministre de l'Intérieur, Martin Niterete, ce lundi lors des cérémonies de remise et reprise entre ce mardi plutôt. Lors de cérémonies de remise et reprise entre Gervain Dilakoboucha, récemment nommé Premier ministre bondé, et son nouveau ministre de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique, une courte pause. Retour sur l'éducation, plus de 5 000 écoliers des premières années de l'école fondamentale de la commune de Bougavira en province Kirundo sont en besoin de pupitres et de latrines adéquates pour bien suivre les cours, comme l'indique le directeur communal de l'éducation. Abou Garbira, Samuel Ndaye celui-ci mentionne que 5 à 6 élèves occupent un banc pupitre et les autres s'assoient par terre, ce qui occasionne des abandons scolaires. Agnès Ndambagadze, pour plus de précision. Comme l'indique le directeur communal de l'enseignement, ces écoliers des premières années de l'école fondamentale ont besoin de plus de 2500 pupitres pour bien suivre les cours, étant donné que dans une salle de classe entre 110 et 120 élèves, 5 à 6 élèves s'assoient sur un seul pupitre et les autres par terre, ce qui occasionne des abandons scolaires. Comme la même source continue à l'informer, à côté de ce problème lié à L'insuffisance des pupitres s'ajoute aussi le problème des latrines adéquates où 30 écoles ont besoin des latrines adéquates étant donné qu'un seul établissement compte 600 à 650 élèves. Cette autorité communale de l'éducation craint que ses élèves pourraient attraper des maladies liées à la saleté. Il demande aux natifs de cette commune et aux parents des élèves qui fréquentent ces écoles de contribuer pour que ces élèves étudient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Depuis Kirundo, Agnès Magadze pour la radio Isanganiro. Merci à Agnès Naumagadze. Les membres de la coopérative Ndouza ont fait un sit-in ce mardi au bureau de la dite coopérative au boulevard de l'indépendance pour manifester leur colère. Ces derniers réclament leur argent auprès de la Banque de la République du Burundi qui leur a promis de les régulariser après les avoir recensés depuis le mois d'avril. Leur argent a été retenu par cette banque sur ordre de la justice burundaise. Pour ce qu'elle qualifie d'escroquerie, il demande aux autorités de la Banque centrale de régler cette affaire le plus tôt possible. Les détails avec Omer Louach. Ces membres de la coopérative dite Ndouza protestent contre la lenteur de la Banque de la République du Burundi qui s'était chargée de les rembourser. En effet, il y a quatre mois, Les agents de cette banque ont rassemblé les membres de cette coopérative pour les recensements. Ces derniers ont demandé la date de leur remboursement sans succès, ce qui les frustre davantage. Comme ils le disent, c'est cette période de la rentrée scolaire qui arrive sans qu'ils aient de l'argent pour l'achat du matériel scolaire pour leurs enfants, accompagné du taux d'intérêt qui augmente pour ceux qui ont contracté des crédits. Nous sommes ici parce que nous avons payé beaucoup d'argent dans la coopérative et 12 Depuis le mois d'avril, on nous a dit qu'ils sont des voleurs. Le procureur général a dit que ces voleurs vont nous remettre nos régions. Et depuis ce jour, il a mis la commission de la Béroube et la commission de la Béroube est venue ici pour faire le recensement. Mais jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas comment nous pouvons récupérer nos régions. Appelez le recensement. Si nous essayons de demander la suite du recensement, on dit de patienter, de patienter. Est-ce que patiente jusqu'à quel jour C'est ce que nous voulons savoir. Ils demandent une régularisation le plus vite possible. Nous réclamons nos argent que nous avons payés. Nous disons à M. le Président, parce que vous voyez, il y a longueur, si possible, de dire à ces volets, de nous faire payer nos argent. Vu que la commission est chargée de rembourser l'argent volé aux membres de la coopérative, nous voyons que depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant, nous ne voyons pas des résultats de cette liquidation. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici pour lancer, disons, un appel de demande au Président, de Son Excellence de la République, afin qu'il puisse entendre nos demandes. La coopérative Ndouza, autrefois appelée du Fachabakiriho, n'a jamais été créée par la BRB. Le chaos au sein de cette coopérative a commencé depuis le 5 avril 2022 avec l'emprisonnement de certains responsables de cette coopérative accusés d'escroquerie. Nous avons contacté les services de communication de la banque centrale BRB. Nous attendons toujours les réactions. Radio Isanganiro, Chronique Santé. Le cancer du col de l'utérus est une maladie transmissible lors des rapports sexuels non protégés. Docteur Chami Mikaza, médecin responsable au centre de dépistage et de, de diagnostic du cancer bouge pâte, indique que les symptômes comme les douleurs senties pendant les rapports, les rapports sexuels se remarquent tardivement lors de l'évolution de la maladie. Elle fait savoir que les femmes dont l'âge est compris entre 25 et 65 ans sont les plus exposées au risque de, de, de développement. De développement peut plutôt cette maladie le états avec René Le cancer du col de l'utérus correspond à la présence de cellules anormales au sein de la muqueuse qui recouvre cette partie. Docteur Chamimikadia, médecin responsable au centre de dépistage et diagnostic du cancer, Bodjapate, signale que cette maladie résulte généralement d'une infection par le virus du qui se transmet par les rapports sexuels. À plus de 70% des cas, euh, c'est dû à l'infection prolongée au human papillomavirus qui se contamine ou bien qui se transmet par voie sexuelle. Il y a d'autres facteurs de risque qu'on peut voir qui augmentent le risque de produire ou bien de développer cette pathologie, comme la précocité des rapports sexuels avec partenaires multiples, comme les rapports non protégés, comme l'usage prolongé des plaies contraceptives, la présence des IST. Des infections sexuellement transmissibles comme les chlamydia, syphilis, CAPS et d'autres, l'immunodépression du VIH ou bien la greffe, la consommation du tabac et de l'alcool et aussi aux accouchements multiples. Les symptômes se remarquent tardivement lorsque la maladie a évolué, précise le docteur Chami Mikaza. À un stade avancé, on peut voir que les femmes peuvent développer des segments vaginaux après les rapports sexuels, même après la ménopause, bien en dehors des règles. Ou bien on peut voir des règles plus abondantes ou plus longues qu'à la coutume. Il y a aussi les douleurs perviennent, il y a les pertes vaginales abondantes. Et ainsi les dyspareunies qu'on définit comme les douleurs pendant les rapports sexuels. Quatre examens sont faits ailleurs et au Burundi pour détecter cette maladie. Il y a quatre examens qu'on peut faire. Il y a le frottis cervical utérin. Nous aide à voir précocement s'il y a des cellules précancéreuses. Et ce dépistage il est conseillé à toute femme de 25 à 65 ans qui est activement sexuelle. On leur demande de faire au moins un dépistage un frottis cervical utérin par an. Et deux ans si c'est négatif. On lui conseille de faire sa ce fauteuille cervico utérin une fois tous les trois ans. Et après cet examen, il y a la colposcopie et on va déterminer la patiente. Elle présente le cancer ou bien ne présente pas le cancer. Il y a également le test HPV, c'est pour voir si la patiente a le virus de Human Populumavirus. Quand est-ce que le cancer du col de l'utérus est-il curable et quel est le mode de prévention Les réponses seront précisées dans notre prochaine chronique santé. Actualité. International. En actualité internationale, on vous parle de cette interpellation sur ordre de la justice française à Paris ce lundi de Mustapha Ben Bark. Car ressortissant malien, il est vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) basée à Lomé. Il est aussi l'ancien secrétaire général de la présidence du Mali, équivalent au poste de ministre. On ne sait pas encore officiellement ce qui est reproché à ce fonctionnaire. On sait que la justice malienne est à sa recherche et mandat d'arrêt international a été délivré contre lui. Mais rappelle nos confrères de RFI, pour que ce type de mandat soit exécuté, il faut qu'il passe impérativement par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Or, pour le moment... De traces et de mandats au sein de cette structure. Dans 48 heures, en principe, on devrait savoir ce qui est reproché à l'ex-homme fort du palais présidentiel de Bamako. Bouclons ce journal sur cette nouvelle qui nous parvient au studio. Certaines entreprises de transformation agroalimentaire au Burundi ne remplissent pas les normes. Par exemple, celles transformant de jus ou de vin de banane mettent sur les étiquettes de fausses indications. Lors de la semaine dédiée à l'Université du Burundi, professeur Séverin Sindai déplore le degré d'alcool élevé trouvé dans ces boissons. Il révèle que ces boissons contiennent plus de 30% de volume d'alcool, alors que sur les étiquettes, on mentionne 6 à 16 degrés d'alcool. On l'écoute. L'état des lieux des produits et transformés ici au Burundi et je ne peux pas dire que c'est à un niveau trop bas mais c'est un niveau qui n'est pas très élevé parce que il y a toute une multitude de produits qu'on trouve sur le marché ces produits ne remplissent pas les normes cela est expliqué par plusieurs raisons, il y a beaucoup de produits comme le vin de banane il y a plusieurs entreprises qui produisent qui fabriquent le jus, le, le vin de banane qui nous remplit par les normes. Il y a aussi beaucoup de produits à base de gingembre, J.O. gingembre ou où... Boissons alcoolisées à base de gingembre, ils ne respectent pas les normes. Prenons par exemple le vin de banane. Normalement, théoriquement, le degré d'alcool varie de, de 6 à 16. Mais eh, ces gens eh, qui sont des profanes en la matière, quand ils fabriquent, ils mettent même sur leurs étiquettes le degré d'alcool et trouvé dans la littérature. Ce n'est pas le degré qui est là. Eh, très dernièrement, on a mesuré le degré d'alcool dans plusieurs jus, aussi sur les étiquettes entre 6 et 16, mais nous avons trouvé que le degré d'alcool est supérieur à 30%. Les propos de professeur Severin Sindai kengira ont été recueillis par ma consoeur Vestine Boutoui. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité.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 temps, plusieurs personnes ont été blessées ce mardi même après qu'une foule a essayé de forcer l'entrée du stade de Nairobi où le nouveau président doit prêter serment. Le nouveau ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la recherche et de la Sécurité Publique plutôt, appelle les gouverneurs des provinces et les administrateurs et les agents de Sécurité Publique à travailler pour l'intérêt général de la nation. C'était ce mardi au cours de la remise de reprise avec son prédécesseur dernièrement nommé premier ministre du gouvernement. Et la chronique santé de ce mardi nous a parlé sur le cancer du col de l'utérus ce qui est une maladie transmissible lors des rapports sexuels non protégés. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à François Kiman pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikumanyaanga. Un bon après-midi à toutes et à tous. Thank <music> you.